Հսենք օրվա հոբելարին Չարլ ազնավուր Հավե մարի multimass dość longtemps mon cœur était à la retraite Et ne pensais jamais devoir se réveiller Mais au son de ta voix J'ai relevé la tête Et l'amour m'a repris Avant que d'y penser Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle mon amour Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce L'amour s'est infiltré C'est glissé sous ma peau Avec tant d'insistance Et avec tant de force Que je n'ai plus depuis ni calme ni repos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 Qui donne à mon amour un goût de fin du monde Et le trouble mon corps autant que ma pensée Ah Isabelle ah, Isabelle ah, non ah, ah, ah, Isabelle non arrête Isabelle Isabelle ah, ah. Oh Isabelle Isabelle mon amour Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour Je me contenterai de caresser ton ombre Si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon nom. C'était banal Ça tient du roman Du journal Qu'on achète par habitude C'est à la fois peu Et beaucoup Je t'aime Et ça tient pas le coup C'est des armes De platitude Ça crève de banalité J'aurais pu dire C'est Ma beauté Où est-ce des feuilles et les branches Mais quelqu'un d'autre l'a déjà dit Je dis je t'aime vendredi Et le répète le dimanche M J'ai fouillé les ontologies Cha soir à la bougie entre Hugo et apollinaire Je cherche les combinaisons pour inventer dans ma chançon un jeter extraordinaire. Ça devrait être suffisant Tu t'aimes Mais en le disant On sent Qu'il faudrait D'autres choses Tu t'aimes Ça se joue placé Et quand la roue Se l'a classée C'était pas Dans les pages roses Mais il y a des imaginatifs Tire les mots par l'étif Et pire le vocabulaire Il ne me reste qu'un étif Je t'aime Et c'est définitif Il y' a plus rien dans mon dictionnaire Je t'aime Je t'aime Je t'aime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 Ça voulait dire On est heureux On La bohème La bohème Nous ne mangeons aucun jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux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 Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe du hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, meravie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La bohème Ça voulait dire on a vingt ans La bohème, la bohème, Et nous vivions de l'air du temps Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour À mon ancienne adresse Je ne reconnais plus ni les murs Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous Ils sont venus ils sont tout cela dès qu'ils ont entendu ce cri elle va mourir maman ils sont venus ils sont tout cela même ceux du sud de l'Iitalie y a même Giorgio le fils maudit avec des présents en plein les bras tous les enfants jouent un en silence autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, C'est un peu leur dernier cadeau, À la maman, à la maman. on la réchauffe de baiser On lui remonte ses oreillers, Elle va mourir, la maman. Sainte Marie, paix de grâce, Dans la statue et sur la place Bien sûr vous lui tendez les bras En lui chantant Ave Maria Ave Maria Il y a tant d'amour De souvenir Autour de toi Toi la maman Il y a tant à travers toi, toi la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil elle va mourir, la qui le boivent frais le vin nouveau le bon vin de la bonne treille Tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs Foulards et chapeaux C'est drôle, on ne se sent pas triste Près du grand lit de l'affection Il y a même un oncle guitariste Qui joue en faisant attention À la maman, à la maman Et les femmes se souvenant Des chansons tristes d'éveiller Elle va mourir la maman Tout doucement les yeux fermés chante comme on berce un enfant Après une bonne journée Pour qu'il sourie en s'endormant Ave Maria Y'a tant d'amour souvenir pour tout de toi toi la maman qui t'entend la et le sourire à travers toi toi la maman que jamais jamais sensation qui blanchit son honneur et le blesse son éveil et le tonnerre est il est le pouls de qui fait courir les têtes. et parfois seul Le chat et la souris Mais conscient de ses privilèges Enfin de continuer le piège L'amour de nous dire les abstraits Le chef-d'oeuvre de perfection. La vie me dépasse, que je me sens perdu malgré toi, et quand mon cœur naissent les angoisses. Mon amour, je moi grand tu vois que je pleure en silence. Serre-moi fort, très fort contre toi. Sèche mes larmes Et par ta présence Mon amour Protège-moi Calme-moi En caressant mon front Grise-moi En répétant mon nom Parle-moi Et par tes mots d'amour Viens mon amour Mon amour, secours et donne-moi La force si tu m'aimes Pour écraser la peur qui monte en moi Contre la vie, contre les gens, contre nous-mêmes Mon amour, protège-moi Calme-moi en caressant mon front Moi, en répétant mon nom, parle-moi Et partez mon amour, viens mon amour À mon secours et donne-moi La force c'est du même Pour écraser la peur qui monte en moi contre les gens contre nous même mon amour portez-moi Son sol n'est sillonné que par ces cicatrices Dieu l'a mise à l'épreuve sans l'aménager Elle n'a survécu, compris le sacrifice Le plus souvent trahi, le plus souvent violé L'ennemi s'est toujours pressé à ses frontières Elle a pleuré son sort pourtant Serre ses yeux d'attaque meurtrière en tremblement de terre elle a vécu le pire pauvre et tendre mais uni. Et ses fils et ses pères Accompagnaient les mères Avec les larmes aux yeux toujours été Objet de convoitises Perdues dans ces montagnes Aux portes de l'Asie À deux pas des nuages Au cœur de ces églises Elle a subi son sort d'où et tendre armée. De siècles de douleur Comme d'espoir moronné Ses héros sont couchés Dans le vieux cimetière Couchés mes morts debout Face à l'adversité Elle a gardé sa langue Et sauvé sa culture Elle s'est accrochée Pour sortir de la nuit Mille fois ravagée Tout recommencé Dès l'étendre Armélie Dans ce coin Tourmenté Du monde Elle s'accroche A son destin Cruel Depuis la nuit Des temps L'arme à proximité De la foule Et la pire Pour défendre sa terre Et nourrir ses enfants Indépendante enfin Sur son sol légendaire Elle se prend en main Et respire et revit La liberté conquise Il y a toute faveur avec la de Dieu et la foi Seul de l'infini, loin du reste du monde, à le temps est soumis. À bord du lit qui tanguait sous toi et moi. Toi et moi, libérer les mensonges et briser les tabous. Quand la nuit se prolonge, entre aller et rebours nos sœurs vous avant de nous entre ciel et loup, dans nos rêves les l'amour a succombé les silences Et de nos enfers Porte-moi au-delà des angoisses À l'appel du désir Du cœur de nos fantasmes Au confin du plaisir Que Dieu créera pour toi Вечная любовь в верном белье, Но время зло для памяти моей. Чем больше дней, Глубже, рано в ней. Все слова любви в измучниш серцах слились в одно, ряды небес конца, как под слуй. И всё тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь нас всегда. И видеть Бог надье есть, что когда увижу вновь эту мою Damia klias wowno Wiechna rywas se silnie bezdzna Gdzie pucza Я пам'ятай що має клуб же ранавنيه всі слава люби без умні крігсер діц слава тревог і сюожина канець приют для всіх буже Ki na czną Urioot idiot, No a żywiot patom je wsi obiormiotlażen jeni zroje Izwiczni jeni zno Bena jał bo zibuć to by lić Do slepati i do pasletnich Ad našti, jit mi bia, ad nu tibia, Je veux d'argent je regarde fuir mes ultimes printemps emporté par mille chevaux blanc je voyage je voyage vers les lieux bénis de ma vie de voyage en voyage à travers erreurs et à qui En bagage, par image, par le rêve et par la pensée De voyages en voyage, sur les vagues de mon passé Calme de mon âge Où l'orage ne tonne plus De mirage mirage Vers mes plages de temps perdu Je voyage Et toi je ne fie aux sources de ta vie Fugueuse à 16 ans, que fais-tu par ici Je vais au-devant du comprendre et savoir Voir la vie de l'envers des miroirs Je voyage, je voyage et je cours cru haut des rois d'hommes de femmes de misère So le jour du chacun pour soir. լսում էիք,